I'll soon J'ai dit bonjour au rap français sans me tromper à peu près. De mémoire, je crois que c'était en 93. A cette époque, y'avait pas de CD, mais que les cassettes. On ne venait pas t'aider, ce n'était que des casse-têtes. Pour se forger une culture musicale, j'écoute ce que le grand frère amène, ça me suffisait pas. La puissance était dans mes mains avec NTM. Me sens chaud, je sais que c'est bête, mais je me sens pousser des ailes. Pas les cours physiques, ils m'ont donné la formule d'assassin. Pas les cours d'histoire qui m'ont appris que l'état assassine. Et un beau jour, il la ramène, les cassettes de démocraté. Puis je pète des câbles à chaque fois que je les écoute rapper. 95. L'année de TSC, Je reçois leurs messages, mieux qu'un mail ou que MSN Diable rouge de Sergi, tout M.C. pour vous servir jaime les little et toute la mafia de dans les le flow Doe et Zoxy La cliqua lyricalement allemand m'a brisé Coxis. A.T.K. qui a pris du poids, pire que Magali Frédica on pense à toi, on t'oublie pas, rest in peace Ministère amère, groupe qui fout la merde Pour des propos trop frais, et lourdement condamné X-Men, il est classe, respect, il est classe Je me rappelle, douce man, ses doigts sur le cross, valeur. Des phases psychopathes, des métaphores, faveux Des pro, légendaires, de flex, t'aveux La découverte d'Escobard, mille taleuses Si bonjour, on rap français Parce que t'es pas connu, t'es pas une superstar Le ghetto lui t'oublie pas Il balance une dédicace Avec ma mère y'a pas moyen de dîner Witty je me souviens Sonic, fumait les rythmes Arco et mystique Décrivez ma galère Pour s'en sortir Avec rien comme MacGyver Y'avait la bible où le vice on savait que faire Comme deux balconnets Moi et mes partenaires Sur la partition Aucune fausse note Le sommaire sonne faux Si je ne cite Oxmo L-U-N-A I allié Booba Silver aka Slide de Mike Bruda J'en place une pour ma main, Iron Side rousse, nègre les petits boss, là je te parle de vrais rats Si Dieu le veut de la FF, Sléo lancer les dés, j'en viens même à regretter le temps du bon son sur la FM Mauvaise langue du pont de sèvres mon rouge agent secret 2008, tiens toi bien frère voici si la relève Aujourd'hui oui. rap de partout Renoir au partout tout chacun se fait sa complice sur son iPod Perso je m'en tape de ton département Du moment tu fracasses tout sur les battements Moins d'Aquérien Ce qu'on veut c'est du vrai peur Allez leur dire que les vrais eux sont irrécupérables Cherche pas à prendre la température ambiante, nous on veut du vrai hip hop, on veut du pur comme de l'opium